7h20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun sur Fun Radio. On est ensemble jusqu'à 20h vendredi, fin de semaine. Tranquille, on est posé. Et à côté de moi, il y a Kaufman. Salut Kaufman, ça ah. va Salut Bah oui, ça va bien. Fin de semaine, on est toujours très motivé à vous faire plaisir en ce vendredi. Et il y a aussi Laurence qui est là. Ça va, Laurence bah, Ça va super bien. Et toi Ouais, ça va impeccable. Fin de semaine, on est content. Le week-end arrive. <rire> Carlo, ça me fait rigoler qu'on se parle comme ça. Tu veux, tu veux savoir quoi, Carlo Dis-moi. Et dis, -moi. Le dis titre. Tout. Il vous savoir le titre Le titre ça s'appelle Môme Môme C'est le Sundance War qui arrive Il ouais, y a C'est oh. Edith Piaf euh, C'est le Sundance <rire> <en fait. rire> Il y aura aussi le nouveau Justin Bieber On est les premiers à vous le jouer Ça sera dans l'émission Entre 17h et 20h Il y aura aussi le Saral Salove Et le Kaufman Tu as lové sur quoi toi Sur la nouvelle équipe de TPMP Qui rentre euh, bah, bientôt là On a appris euh, euh, l'arrivée de 2-3 noms Dont on vous parle euh, bah, très bientôt là Touche pas à mon poste c'est Exactement ça Sur euh, PlugRTL Exactement et Laurence tu as râlé sur quoi bah, Moi je suis très fâché contre Zara Contre Zara. Ouais, le Gaza. ouais. Ouais, ouais. Bah pourtant t'es fan de Zara. Bah tu là, je vas, suis fan, mais là, je suis un peu semaines. moins fan. Ouais. On en parle <rire> juste après les infos. Fun Radio. Fun. Fun. Il est 17h, les infos sont avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Donald Trump a accepté hier soir à Cleveland l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle qui se tiendra le 8 novembre aux États-Unis. Vous imaginez s'il avait dit bah eh ben non, ben tout compte fait, ça ne m'intéresse pas. On peut toujours rêver. Hein. Bref, il a accepté avec humilité et gratitude, ce sont ces mots, cette investiture. Affirmant qu'avec lui à la barre, les États-Unis deviendraient un pays chaleureux et généreux. N'empêche qu'il a bien l'intention de supprimer l'Obamacare, ce système de sécurité sociale instauré par l'actuel chef de l'État il y a deux ans et demi. Mais le fonds de commerce de Trump, c'est la sécurité. Il a beaucoup insisté là-dessus, affirmant qu'il fallait suspendre l'immigration en provenance de pays compromis par le terrorisme et que le mur à la frontière mexicaine se construit. Encore un exemple de sa générosité. Il faut quand même lui laisser une chose, c'est que sur certains sujets Donald Trump est plus ouvert que la majorité des républicains. C'est ainsi qu'il a promis de faire tout ce qui sera en son pouvoir pour protéger les citoyens LGBT, donc homosexuels et transgenres. À propos du terrorisme évoqué par Trump, François Fillon en a beaucoup parlé aussi dans l'interview qu'il a accordée à Valeur actuelle. François Fillon, c'est un des candidats de droite à la présidentielle française de 2017. À l'approche de ce scrutin, les opposants à François Hollande s'en donnent évidemment à cœur joint. Je n'irai pas jusqu'à dire que les attentats qui endeuillent régulièrement la France leur font plaisir, mais en tout cas, ils s'en servent allègrement pour critiquer le pouvoir et donner leurs idées pour combattre le terrorisme. Ainsi, pour François Fillon, il faut expulser d'ardent tous ceux dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. à savoir que ceux qui sont partis en Syrie ou en Irak, ceux qui consultent des sites djihadistes, voire leurs proches qui ne les signalent pas aux autorités. Notez que François Fillon a également déclaré, je cite, des Molenbeek sur notre territoire, ça existe. Bon, ne cherchez pas sur une carte des communes qui s'appellerait Molenbeek, c'est évidemment une image. Toujours en France, la fameuse réforme du droit du travail a été officiellement adoptée à l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre Manuel Valls a salué, je cite, « un grand pas pour la réforme du pays, plus de droits pour les salariés et plus d'emplois ». Fin de citation. Ça semble formidable dit comme ça, mais si ça l'était autant, on ne voit pas trop pourquoi cette loi est contestée dans la rue depuis des mois. Une loi censée fluidifier le marché de l'emploi dans un pays gangréné par le chômage. Mais ses opposants la jugent trop favorable aux employeurs au détriment des travailleurs. Des opposants qui n'ont pas l'intention de désarmer sous prétexte que la loi a été votée. Les syndicats comptent se remobiliser dès leur entrée. Fun. Fun Radio. Avant, Sarah Salove, un point sur la météo, Carlo, quel temps pour le week-end ouais, Pour ce week-end, euh, ça dépend, si vous habitez dans l'ouest du pays et plus vous rapprochez du littoral, mieux ce sera parce que là, euh, le temps sera plutôt agréable avec des maxima compris entre 20 et 25 degrés demain, un petit peu plus chaud dimanche, par contre sur la partie est, là des nuages et quelques ondées orageuses Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure, je vous laisse en compagnie de David et d'un son que je ne connaissais pas, <rire> Mom Bien joué Carlo. Fun. Fun Radio. Fun voilà, Radio. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance. Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Posez. Et au calme sur Fun Radio, okay, c'est que du fun entre 17h et 20h. So love it's way have you moved It's been a while since I've this groove Cosmic love gave you something good to love what is it you want to love suddenly sorry suddenly I feel you're free now suddenly so sorry suddenly I feel you're free now you're all you have to give the unknown Left to do but to feel it all, you're alive now. To die is dust, nothing less, or something more. Quelques secondes, c'est la nouveauté. Major Laser, Justin Bieber, Fun Radio, a été le premier à vous le jouer. Ça arrive dans quelques secondes. Mais là, c'est l'heure de râler et de lover. Et on commence par le Love de Kaufman. Ah oui, on va vous parler de TPMB qui est diffusé donc sur Plug et RTL pendant l'année. Ils ont ouais. pris leur quartier d'été. Mais ça n'empêche pas Cyril et Nuna, eh bien de continuer à trouver des talents plus ou moins prometteurs. Ainsi, a-t-on appris auprès de nos confrères de Pure Media que peut-être Sébastien Coe et Guillaume Play feront partie du casting de la rentrée ouais. Et ce n'est pas tout parce que à cela se rajoute. Caroline Bonasso, Bonacosa, que peu de gens connaissent, mais apparemment c'est une journaliste média relativement ça, ouais. connue. La romancière et scénariste Géraldine Maillet. Et lui, on le sait déjà, ça ne fait pas plaisir à l'équipe, Benjamin Castaldi. Et pourquoi j'ai levé Simplement parce que c'est vraiment l'audace de Cyril Hanouna que de remettre des personnes qui ont eu leur ordre de gloire à l'antenne pour essayer de redonner finalement une certaine fraîcheur à son programme. C'est plutôt bien vu de sa part. Parce que la sauce a toujours pris jusqu'à présent. Maintenant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. ouais j'ai un petit doute quand même sur le casting. Ouais, moi parce aussi. que le casting, <rire> c'est quand même des. On va dire. Ils ont un peu la grosse tête tous. Brave. Donc mettre des grosses têtes avec des grosses têtes, ça ne y <rire> fait pas. d'égo. Ouais. Ouais, je pense aussi. Le de Laurence. Alors, moi, je suis super énervé contre Zara. Bah, Zara, on connaît tous. C'est la chaîne de prêt-à-porter espagnole. Tout ouais. les filles, on adore. On y va très souvent. Mais là, ils m'ont fortement déçu parce que, en fait, Zara était en manque total d'inspiration et franchement moi je l'ai remarqué en voyant les dernières collections c'était un peu du recyclé et donc du coup quand on est en manque d'inspiration on va pomper l'inspiration chez les autres et donc du coup c'est ce qu'ils ont fait avec une styliste indépendante qui s'appelle Tuesday Basson okay. et donc elle a mis un peu le feu aux poudres en postant son mécontentement sur Instagram où elle compare en fait ses créations à celles de Zara et on voit effectivement que c'est totalement la même chose ah, et donc du coup moi je trouve ça vraiment vraiment vraiment très petit de leur part parce que oh, les, là, les stylistes indépendants ils doivent se faire une place, ils doivent se faire un nom et c'est pas facile de faire justement, de se faire un Non au milieu des grandes marques comme HM et Zara et tout et donc que Zara pompe sur elle sans rien lui dire sans rien lui demander son corps ou sans même bah, lui donner un peu d'argent en échange ou quoi bah moi je trouve ça très très moyen et euh, je sais pas j'aime pas du tout et je boycotte Zara euh Pendant deux jours. <rire> Mais elle pourra sûrement porter plainte, non Est-ce ouais, plainte pour je, un ouais, truc je comme pense ça Je pense bien. Je pense aussi. Ouais, je pense, je pense bien, ouais. Pour la suite de l'émission, il y aura combien ça coûte avec des cadeaux pour vous. Mais là, attention, grosse nouveauté on est la première radio à vous de l'avoir diffusée ce matin, le nouveau Justin Bieber avec Major Lazer et Mo. Le titre, c'est Cold Water, la radio de Justin Bieber, de Major Lazer et de Mo. C'est Fun Radio et seulement Fun Radio. Everybody gets high sometimes, you know can we do when we're feeling low so take a deep breath and let it go you shouldn't be drowned Le soleil, la plage et tout vos tu préférés. C'est Fun Radio. I'm Débarque sur Fun Radio. C'est le moment de jouer avec le combien ça coûte J'ai un prix en tête et au 30-44 Vous allez devoir deviner à quoi ça correspond On a des jeux vidéo, des packs fun à vous faire gagner Le prix du jour 740 euros, Kaufman et Laurence vous allez pouvoir poser des questions pour aider les auditeurs oui. 740 euros à quoi ça correspond Allez-y au 3044 On commence par une question de Laurence Est-ce que c'est transportable C'est transportable Oui c'est transportable Est-ce que c'est un objet euh, du quotidien Oui, objet du quotidien Est-ce que c'est pour euh, petits et grands Oui, pour les deux Est-ce que c'est une utilisation professionnelle Non, pas vraiment Est-ce que ça sert au divertissement Oui Les divertissement Est-ce que tout le monde en a dans sa maison Normalement, oui. Est-ce que c'est électronique Oui, ça se branche. Est-ce que euh, on a besoin d'un, d'un, du courant pour le faire fonctionner Oui, on a besoin du courant. Est-ce que ça peut se trouver dans plusieurs pièces de la maison Oui. Généralement, c'est une pièce de la maison, mais après, on peut en mettre un peu où on veut. Hein. Ok. Y a pas de, y a pas de limite. <rire> T'as envie d'en mettre une aux toilettes Tu peux en mettre une aux toilettes, dans la chambre, dans le salon. Dans la cuisine Mais euh... principalement dans le salon Principalement dans le salon, ouais Allez-y au 3044 si vous avez la bonne réponse On a des jeux vidéo et des packs fun à vous faire gagner Autre question Kaufman Oui, est-ce que l'objet en question nous sert à voir des films Oui, ça sert à voir des films On avance, on avance dans l'enquête Est-ce qu'on peut l'utiliser avec euh, un matériel Hi-Fi connecté euh... On peut, on peut, effectivement Ce n'est pas un lecteur DVD qu'on me dit au 3044 Non, ce n'est pas la bonne réponse Est-ce qu'on peut euh, brancher une console dessus Oui on peut brancher une console La Kaufman, tu, tu connais toi quand même Là, une console, <rire> tu pas à trouver Ce n'est pas une tablette, on m'a dit aussi une tablette Non, ce n'est pas ça Une montre connectée Non, ce n'est pas une montre connectée non plus Laurence, une question Bah là j'en ai plus Mais je pense qu'on a trouvé non Ah tu penses que t'as trouvé toi bah ouais Tu penses avoir trouvé ouais, Très bien Kaufman <rire> Est-ce qu'elle peut parfois être euh, Full HD voire ou 4K Oui Effectivement Maintenant ils sont 4K quasiment tous hein, Je crois Les nouvelles qu'on vend ouais. Les nouvelles sont 4K Celle-ci à 740 740€ Je pense pas qu'elle soit 4K directement À ah, 740 je suis confiant que non <rire> Mais voilà 740 740€ Si vous avez la bonne réponse Vous l'envoyez au 3044 Je prends un gagnant juste après Justine Timberlake sur Fun Radio Party. All night, all Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maïva Carter, C et Adrien Thomas, mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. partie fun, Parti l'émission club de référence en Belgique, c'est sur fun Radio. fun Radio. Bonjour, alors qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi un... <tousse> Oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc, 3... Trois... Il y a un problème Ouais, euh, euh, comment ça s'écrit <rire> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. L'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos Ah. Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be solde. C'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur le roi du matelas Moi j'aime bien les fraises bien sucrées Oh les fraises bien sucrées comme nos bonnes fraises belges. C'est vraiment un régal un petit. Bah ouais monsieur Marc, surtout qu'en ce moment on a aussi sucré quelques euros de leur prix oui, <rire> Ne ratez pas nos fraises. Ah Jusqu'à mardi chez Carrefour Market, nos super fraises belges en ravi de 500 grammes sont à seulement 2,99€. Carrefour Market La fraîcheur comme vous l'aimez Fon radio Fon radio Fun, radio. Fun. Fun. Le To me, and I hope it's the same. Il entre 17h et 20 c'est que du fun sur Fun Radio. Yeah. I got this feeling in summer bounce. It goes electric wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home with flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Nouveauté Fun Radio Valentin Brunel ou Kung Si vous préférez son nouveau titre Don't You Know c'est sur Fun Radio les nouveautés sont seulement sur Fun Radio C'est Soprano sur Fun Radio Avant le fun game et le fun beauty de Laurence On était dans le combien ça coûte avec le prix du jour 740 euros mais à quoi ça correspond J'accueille Delphine pour le savoir Salut Delphine Salut David Ça va Salut bien Delphine. Ça va merci oui Salut. Tu, fais quoi, tu fais quoi de bourse vendredi écoute, aujourd'hui j'ai travaillé au jardin et je viens de récupérer le petit chez la gardienne, donc euh, voilà. Bah parfait, madame tu, tu, cultives, tu cultives dans le jardin des carottes, des petits pois, quoi Tu fais quoi là euh, Oui, non, non, on a juste une serre avec des tomates, c'est déjà bien, donc oh, bah, euh, voilà. C'est ouais, parfait, euh, ça. C'est parfait pour les sauces tomates. une le... sauce euh. <rire> tomate <rire> avec bolo, C'est ça, ouais, ouais. <rire> Sympathique. 740 euros, Delphine, ça correspond à quoi pour toi Bah à une télévision, tout simplement. On vérifie. Bravo, Bravo Delphine ouais, T'es gagné, tu repartes avec un pack fun Delphine Super, merci beaucoup Mais de rien avec grand plaisir et bon jardin Oui merci, à tout bientôt <rire> Bisous bisous à toute bisous la famille, film. bisous Delphine oui, Pour la suite c'est le fun beauty de Laurence, on va parler de quoi ben, On va parler de festival et des produits absolument emportés avec soi en festival Très bien, ça se passe juste après Soprano Nouveauté Fun Radio, fun Radio. Salut c'est Soprano sur Fun Radio Non, non le chat ça plus en pas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 Jab s'habille plus en pas d'âme no, oh oh. Le diab s'habille plus en pada no, oh oh. Les hommes lui ont fait des faux Lui ont pris sa femme et ses faux Il n'a plus d'emprise sur le flot Le qu'on lui a pris son job Monsieur Les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux Certains exercent leur folie meurtrière au nord.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 tout perdu depuis, que les enfants pire que moi. Le job s'habille plus en prada. Oh, oh, oh. Le job s'habille plus en prada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le klo. Depuis, qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en prada.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 Sur Fun Radio, ça arrive. Avant le Fun Game place au Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et comment se maquiller lors des festivals Bah c'est pas vraiment comment se maquiller, mais c'est comment prendre soin de soi en festival. Parce qu'en okay. festival, on part vraiment à l'aventure, on part en camping entre ouais. amis. Donc franchement, sans prise de tête, on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec la trousse de maquillage et tout. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite liste. De tous les trucs à prendre en fait en festival Pour quand même rester euh, propre et frais hein, Un minimum <rire> okay. Et donc premièrement on pense à l'hygiène des cheveux ouais. Parce que déjà les douches je pense qu'en festival c'est un peu compliqué Donc se laver les cheveux on n'y pense même pas je crois Et donc du coup j'ai trouvé la solution ultime Pour garder quand même une certaine fraîcheur de cheveux Et donc c'est le shampoing sec tout simplement Alors je sais pas si vous connaissez le shampoing sec Non moi je connais pas c'est un shampoing qu'on n'a pas besoin d'eau en fait Exactement ça Donc c'est un shampoing fait sans eau ça, ça, ça se présente sous forme de spray Et donc on vaporise ça à, à près 30 cm de notre crâne ouais. On laisse agir deux Minutes après, on frictionne en fait avec une serviette, donc on, on frotte avec une serviette et ensuite on en fait on brosse les cheveux euh, pour enlever tous les résidus et voilà. Et les cheveux après ils sont tout frais, tout propre. Bien évidemment, ça remplace pas euh, un shampoing traditionnel, mais ça fait quand même l'affaire euh, pour y nettoyer un peu. Ouais, ça permet de nettoyer un peu et d'apporter un peu de fraîcheur. Ok, ensuite on pense à sa mine parce qu'évidemment, on passe quand même des soirées assez euh, bah, assez mouvementées de guindaille et tout. On est fatigué, on est fatigué et donc du coup, pour les filles, je conseille de prendre une bébé crème. Donc okay. une bébé crème c'est quoi C'est pas du fond de teint, ça ressemble mais c'est pas du fond de teint en fait C'est plus léger et c'est plus simple d'application Donc la bébé crème elle va permettre quoi Elle va permettre d'unifier, d'hydrater, de corriger les imperfections Mais aussi de pro protéger des UV Ok parfait Donc c'est vraiment la solution ultime à prendre bah Pour le garçon je conseille simplement une crème hydratante auto-bronzante auto Qui va permettre de donner une bonne mine et de protéger aussi des UV tout en bronzant Donc c'est vraiment pas mal Et dernière chose quand même très très importante Faut pas oublier de penser à l'hygiène des mains Bah, bien sûr, les bah mains. Bah, bien sûr, parce ah ouais, que voilà. Il y a plein de monde. On dit bonjour à tout le monde. Allez, on se frotte avec tout le monde. Exactement. Et les mains, c'est quand même le véhicule, ouais. enfin, ça véhicule beaucoup de microbes. En camping, c'est un peu crado et tout. Donc, du coup, on prend un spray ou un gel hygiénique pour les mains. C'est super simple. C'est facile à utiliser et c'est super efficace. Donc, franchement, faut y penser. Et là, on est équipé pour aller en festival. On exactement. est prêt. Exactement. <rire> la suite avec le fun game Kaufman, on évoquera quoi? Bah, tu te souviens, il y a quelques jours, quelques semaines même, on évoquait la, le choix délicat que les internautes, que les, les joueurs avaient à faire pour euh... FIFA. Et hier effectivement ah. le joueur Qui allait figurer sur la jaquette de FIFA ouais. Et là le choix a été fait Les votes sont clos ah, bon, aujourd'hui dans le Fun Game On vous dit qui a été choisi pour figurer Sur ce jeu qui est quand même le plus vendu dans le monde Donc c'est quand même pas un petit privilège Mais un gros On a aussi des places pour aller au parc Belloward Tout ça on en parle juste après Cib sur Fun Radio This is not for your This is all for your lies Listen up for your mind You're killing me over lies arrive pour la suite du son dance floor. Et on a les dernières places pour aller au parc Belouard, Kaufmann. Oui, euh, bah, je ne vais pas vous le répéter encore, mais ce end dernier, j'y étais. Ouais. Et tout au long de la semaine, je vous ai détaillé ce qu'il y avait à voir, à revoir même. Et puis, aujourd'hui, je vais vous parler non seulement des cascades qu'il y a à Belouard, mais je vais commencer par vous parler d'une application... Tout simplement l'application Bell qui okay. vous permet plusieurs choses permet de préparer votre voyage à Bell Award avec vraiment beaucoup d'intérêt parce que l'application vous donne, par exemple, les temps d'attente en direct que oh vous avez pour ça. chaque oh attraction, ça. les distances de marche que vous avez entre les attractions, wow. les heures des spectacles, les promotions, les nouvelles, les jeux et encore beaucoup plus. Ça vous permet non seulement donc de préparer votre visite, mais d'examiner le plan du parc, de savoir à l'avance ce que vous voulez et ne voulez pas faire euh, et vérifier à l'avance si vous êtes assez grand pour cette attraction, forcément si on y va en famille, Avec vous enfants. avez des enfants ah oui. eh ben, vous n'arrivez pas devant en vous disant ah bah non tu peux pas y aller, vous vérifiez à l'avant ils ont un système très ingénieux qui permet de dire voilà l'enfant peut y aller ou ne peut pas y aller et une fois que vous êtes dans le parc, eh l'application change d'utilité puisque vous verrez les heures d'attente et la distance de marche des attractions ça c'est vraiment cool, ah ouais, je trouve ça vraiment vraiment génial, ouais. et vous pouvez même définir un rappel et l'application va vous notifier quand le spectacle suivant commence oh magnifique cette appli <rire> Vraiment ah oui. pour les gens qui aiment s'organiser et tout, enfin ouais. surtout pour les familles, souvent quand on a des grandes familles, on a besoin d'organisation et là c'est vraiment le top. Quoi. Ouais c'est parfait hein. Donc, il y a moyen, avec les quatre places qu'on va vous offrir aujourd'hui, et eh bien, d'organiser votre voyage entre amis, entre, entre copains, etc. Tranquille et détendu, j'ai envie de dire. Et pour gagner ces quatre invitations, comment faut-il faire? Il faut envoyer fun, F-U-N, au 6322. C'est un euro par message envoyé. C'est les dernières places qu'on a à vous offrir. C'est donc la dernière chance que vous avez pour aller passer du bon temps, hein. Il y en avait Muriel est qui est reparti avec quatre places et on en avait besoin de quatre autres. <rire> Moi, je suis pas sûr que, à votre place, je lui laisserai. Donc, tentez votre chance. FUN, fun, au 6322. 322 c'est un euro par message envoyé et croyez-moi, Bellward c'est le mix parfait entre le fun, entre les animaux qu'on a envie de caresser, caresser, caresser ouais. et puis la tranquillité aussi, c'est pas un parc non plus à la démesure infinie, non, on sait visiter ce qu'on a envie de visiter en une journée donc ne vous inquiétez pas, on se charge de tout si vous voulez, vous me téléphonez, je vous en prie, c'est parfait pour la famille, c'est parfait entre amis, vraiment, envoyez fun au 6322, on a les 4 dernières places, ça tombe avant 20 Donc envoyez fun au 63-22 pour la suite, ça sera le fun game de Kaufman, on découvrira qui sera sur la jaquette de FIFA, c'est ça Ah oui, c'est le élu, hein, comme je l'appelle. Euh, il y avait le choix avec, il y avait un bel, j'avais y des nazars. Il y avait des nazars, maintenant euh, on saura dans quelques minutes si oui ou non il a été retenu. A-t-il gagné la réponse juste après des euros sur Fun Radio Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous on est en vacances, alors on fait la fête Oh, je suis pas trop. Euh, on va zonner sur la place, avec les potes, puis euh, on va peut-être aller à Maastricht. <rire> Faut voir, quoi. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end, vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... <rire> ah.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 Fois, Salut fois ça? Salut Bompi Tu pars en vacances? Oui, je vais en Gamaïque. Tu veux dire Jamaïque? Mais non! Chez Gama, le paradis du bricolage! Car Gama est ouvert ce dimanche 24 de 9 à 16h! Il y a 17% sur tout! Ça, c'est vraiment le paradis, hein! Gama. Conditions sur Gama.be. <rire> Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour vous proposer notre tendre steak pelé, découpé par nos experts bouchers.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 Drop that now! C'est que du fun! 17h20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va gustar. Despacito, mami, yo sé que te va encantar. Młode, dale, dale. pour la suite du Sondance Floor. Avant les meilleurs moments de la pueur, place au fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games Avec Kaufman de Smart Toys On évoque FIFA, Kaufman Alors, On évoque le nouveau FIFA, hein, FIFA 17 Plus précisément, dont on parlait maintenant Il y a quelques jours, ici, dans ces queues du fun On vous proposait de voter pour votre joueur ouais. préféré Histoire qu'il se retrouve Cette année sur la jaquette, c'est une première hein, De la part d'Electronic Arts de proposer. bien joué. Bah oui, C'est un beau coup de, de pub, ça ouais. a même fait le buzz Et pour rappel, la lourde responsabilité D'élire le joueur, présent sur la jaquette de FIFA 17 Reposait sur euh, bah, les des joueurs Comme je viens de le dire ouais. Depuis le 6 juillet dernier après okay. quand on a commencé euh, C'est qui y a du fun Et avec de... qui en liste Ces derniers avaient le choix Entre Marco Reus Anthony Martial Eden Hazard Ou bien James Rodriguez James Rodriguez James Ouais, ouais. <rire> Moi si j'ai envie de l'appeler James, James. <rire> Il va être content <rire> Alors les joueurs français Espéraient évidemment voir La star du Manchester United Sur la jaquette Anthony Martial Ouais Tandis que les, nous, mais nous, on tandis que les fans belges Voulaient Eden Hazard on Sur la jaquette hasard. Bref, le résultat est tombé Alors, sur le Snapchat Sport qu'il a annoncé il y a vraiment quelques instants. C'est une news assez chaude, chaude, chaude. J'y crois, c'est hasard. Y crois. Roulement de tambour, c'est le joueur allemand Marco oh Reus oh qui non. a été choisi est au cours d'un scrutin <rire> à plus de 3 millions de votants. 3 millions oh 3 millions de non. votants. Si, si, si, si, 3 millions de votants. Pour lui ou pour l'ensemble Non, pour l'ensemble. Ah, pour l'ensemble, ok. 3 millions de votants pour l'ensemble, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Ah, c'est beaucoup. ils oui. donc 3 millions. Et donc, Marco Reus, a gagné. Oui. Il sera que... en jaquette de FIFA pour tout le monde. Il sera sur la jaquette. Sur la jaquette, oui. Un <rire> peu de respect <rire> pour, pour lui. Ok. Il sera tout seul Il sera tout seul. Bah c'est bizarre. D'habitude, ils sont toujours deux. Moi, ça me choque quand même. Ah non, pas du tout. Ils sont pas toujours deux. T as déjà eu Messi tout seul Il n'y aura pas Messi ni Ronaldo. Il n'y aura que Marco Reus. Mais Exactement. ça. Exactement. Va... Pour moi, ça va faire baisser les ventes de FIFA. Ça. Ça va leur coûter surtout moins cher en droit. Ah oui, aussi, c'est vrai. Mais il joue où lui Mais joue à, à En le Allemagne. Ouais. Il, y aussi ah, okay. il joue en Allemagne, oui, c'est en allemand, mais bon, il est pas très, ouais, il est pas très connu. Il est, il est connu dans le monde du football, mais ah, oui, okay. Hasard était quand même beaucoup plus bah, populaire que Marco Reus quand même. Kaufmann, appelle-moi appelle FIFA là. <rire> on va les appeler, il y a un souci quand même. Si tu veux, j'ai le numéro. Ah, c'est vrai <rire> euh, Tu toute la responsabilité de ce que tu vas dire. Non, c'est bon, on va pas les appeler. Dans une heure, on va parler de quoi Eh bien, on parlera de l'exploit américain qui a été réalisé sur Pokémon Go. Ça y est, le record est tombé. Ah. Et dans moins d'une heure, on vous dira qui est l'heureux élu, celui qui l'a fait. Et surtout ce qu'il a fait, c'est le plus important d'ailleurs. Là, c'est le moment d'écouter les meilleurs moments de la P.O.R. avec Audrey. Audrey s'occupait des imitations et les imitations de Fab, c'est maintenant. La B Hour sera de retour à la rentrée. Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio. Vous savez, bah, pendant qu'il y a la musique, il faut bien qu'on s'occupe dans ce studio. Mais voilà. Oui. Et euh, Fab nous a appris à faire quelque chose, les gars. Vraiment, mais grâce mais à Fab. C'est pas ça. Bon, non, on non, a appris ça quand j'étais petit. ça. Waouh, comment eh, tu fais Je suppose que vous, vous savez faire des cris d'animaux ou imiter des animaux. Fab fait très bien le cheval. Et il s'amuse à faire ça pendant toute la musique. Alors, Fab, s'il te plaît, tu peux nous faire une petite démonstration du cheval Attention, Moi, je, je les gars. Je sais faire le bruit du cheval, au gars. Oh. Allez, vas-y. Attention. J'enlève les fils. Ah. <rire> C'est ah, nul, et eh, vas-y, explique aux auditeurs comment tu fais. Hein. Euh, bah, comment t'expliques ça Vous joignez les deux mains en mode prière. Voilà. Oui, oui ouais. devant, le, la poitrine, puis, devant, devant la le poitrine. poitrine C'est très important. C'est très important en même temps. Donc, voilà, donc les mains, ouais. hop, jointes comme ça. Et si vous conduisez, ne le faites pas. Hein, gardez les mains sur le torse <rire> ce serait dommage. Donc, et une fois que vous les avez comme ça, ouais. vous en tapez une sur le torse. Hop, et puis okay. vous tapez l'autre. Vous les rejoignez. Comme au début. Tu, mais tu dois les faire glisser. Ouais. Tu vois, ça glisse sur le torse. Voilà. d'abord et après, tac, tac. Donc voilà. Vous glissez les mains en fait. c'est parti. Et hop, on galope, et on galope. Mais toi, ça marche pas parce qu'il y a On dirait que le cheval, il a des, des, des, des, pa des, des patins en mousse, là. <rire> des sabots. Cette émission, c'est vraiment n'importe quoi, les gars. Sérieux, je suis pas fier de ce qu'on fait, quoi. <rire> bon, et tant qu'on y est, il y en a qui savent faire des animaux ici je... Bah oui. Ouais. Qui c'est qu <rire> Oh, oh, tu fais très bien la trouille! On oh, m'a truille, euh, oh, Fab. toujours dit que j'étais une grosse cochonne! Non! Ah, un petit coquino! C'est ah. un cri d'animaux! Ouais, le singe! Allez, vas-y! <rire> Allez, sans à toi, un cri d'animaux! -y. Le cheval! Ok! Non! Ça, c'est un oh, ouais. mode ça, quand, quand deux <rire> <bonnes> lèvres, <rire> Moi, je sais bien faire le dauphin! Le dauphin? <coughs> Attention, c'est <coughs> un nom de préparation! Oh, là là là là là. oh, oh, oh, oh la partie grasse la la me la <rire> C'est Bon, tant euh, qu'on y est, non, c'est pas pourri, c'est du, de l'art, monsieur. Tant qu'on y est, dites-moi si euh, vous arrivez à faire un cri d'animal. Allez, c'est bon, un cri d'animal ici, on va s'amuser. C'est bon, c'est oh, la folie dans cette émission! <rire> été. et rendez-vous à la rentrée avec l'Happy Hour des 17h sur Fun Radio. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me.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 C'était R.S. Tréfi sur Fun Radio Et il y a aussi le sarah salov salove Laurence qui a lové sur Sur Empire la, la série aux états unis Qui fait un tabac Ok et Kaufman Tu as râlé ben, Sur nos amis des de fun Qui euh, croient encore Et toujours Que la fête nationale Se déroule le 22 juillet Tout ça C'est après Les infos avec Carlo Fun Radio Et les 18h, les infos, Carlo, salut Hello David, salut à tous. Ben, il y a des gens qui sont surpris d'apprendre que les festivités de la fête nationale sont terminées maintenant et que tout s'est très bien passé partout, pas de soucis. Il veut évidemment pas dire que la Belgique en est quitte avec la menace terroriste, une menace qui est toujours au niveau 3, c'est-à-dire considérée comme sérieuse, Mais que le gouvernement compte faire voter par le Parlement dès la rentrée de nouvelles lois permettant de renforcer la surveillance des personnes suspectes, comme par exemple l'utilisation de caméras non visibles, mais le pays d'Europe qui est en première ligne en matière de menace terroriste c'est évidemment la France une nouvelle fois menacée dans une vidéo de propagande de Daesh, j'en parlais hier déjà Les djihadistes évoquent des attentats à Paris, à Nice et à Marseille. Enfin, pour euh, clore ce chapitre consacré aux menaces terroristes, les états unis viennent de faire état d'une menace imminente contre leurs ressortissants vivants ou se rendant à Jeddah, ville côtière de l'ouest de l'Arabie Saoudite. Et du coup, bah, forcément, les autorités US déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans cette ville. Un endroit sur la planète où il est particulièrement casse-gueule de se rendre euh, aussi, c'est la Syrie. Hein, pas besoin d'expliquer pourquoi. La Syrie qu'on a plutôt tendance à quitter depuis... Cinq bonnes années, même que l'organe de communication des forces révolutionnaires du pays a décidé de surfer sur la vague du jeu Pokémon Go pour attirer l'attention des gens sur le sort des enfants syriens. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir des photos d'enfants tenant des dessins sur lesquels figurent des Pokémon et des petits textes d'appel à l'aide pour qu'on vienne les chercher, à l'instar des Pokémon qui, eux, n'ont rien demandé particulièrement touchant. Roger Ailes, le PDG fondateur de la chaîne d'info Fox News, proche des milieux conservateurs américains. Son patron donc vient de démissionner de ses fonctions. Officiellement, on ne sait pas pourquoi, mais à partir du moment où le bonhomme fait l'objet d'une plainte depuis deux semaines pour harcèlement sexuel, bah, on croit pouvoir deviner la raison de son départ. C'est une ancienne présentatrice vedette de la chaîne qui accuse Roger Ailes de l'avoir viré parce qu'elle aurait refusé de coucher avec lui. Des accusations que ce monsieur rejette en bloc, euh, seulement voilà une autre ex-présentatrice qui vient d'affirmer qu'elle aussi avait reçu des avances de Mr. et il y a 10 ans. Nous sommes le 22 juillet et les Diables Rouges n'ont toujours pas de nouveaux sélectionneurs. faudrait plus que ça traîne trop, hein, la campagne du calife pour la prochaine communion se rapproche. Toujours pas sélectionneur donc, mais ce ne sont pas les prétendants qui manquent. Hein. Le dernier en date s'appelle Luis Fernandez, contrairement à ce que son nom indique, il est français. Champion d'Europe avec les Bleus en 1984, à l'époque Glorieuse et Platini, Giresse et autres Tigana. En tant que joueur, il a connu ses plus belles années au PSG, mais en tant qu'entraîneur, il n'a jamais vraiment brillé, faut bien dire ce qui est. Avant le Saral-Salove, un point sur la météo, Carlo, quel temps pour ce week-end Ça pourrait être pire, avec euh, pas mal de nuages, cela dit, sur la partie est du pays, quelques ondées. Sur la partie ouest, euh, là, un ciel plus dégagé, avec euh, la possibilité de voir le soleil, surtout si on se rend du côté du littoral. Les températures, euh, demain, entre 20 et 25, il fera un petit peu plus chaud dimanche. Prochain rendez-vous Info dans une heure. Je laisse avec euh, David les leçons des rails Streffy. Salut Fun Radio. Fun. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son d'Enclor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. I am out of order. Not say you're dead. It's a vet. boy, but I'm a I'm I'm a fail. So I'm, I'm a fan, so I'm Kid Cudi, c'est la suite du son d'Ensplore qui va arriver Mais là c'est le moment de râler et de lover On commence par le love de Laurence bah, Moi justement, je suis ravie de la nouvelle que vient d'annoncer le créateur de la série Empire ouais. Parce que déjà pour ceux qui ne connaissent pas Empire, c'est une série en fait où c'est une famille d'Afro-Américains Dont le père est en fait l'un des plus grands producteurs et le plus riche producteur euh, du monde Et en fait, bah, voilà, la famille se déchire un peu pour voir qui va prendre euh, la tête de l'Empire et tout justement okay. Et donc voilà, c'est ça l'histoire Mais on vient d'annoncer qu'au casting de la saison 3, il y aura justement Kid Cudi Que dit Ouais, Kid ah, Kuddy. ok, sympa bah, Pour ça. ceux qui ne connaissent pas, je pense que... Ouais, ok. C'est tu sais ça Et le chanteur devient acteur. Exactement. Bah, il a déjà été avant, il est déjà apparu dans une autre série. Mais voilà, Maintenant, ici c'est dans Empire, donc c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et en plus, c'est d'autant plus une bonne nouvelle qu'il a un rôle récurrent dans la série. Donc ça veut ah. dire qu'il va revenir souvent, parce qu'en fait, il interprète l'un des frères euh, Lion. Okay. Mais en une autre nouvelle, c'est qu'en fait, c'est pas la première star euh, qui a apparu dans la série. Il y en a eu bien plus. Et il y a eu notamment Raven Simone, Exhibit, Naomi Campbell, Rita Ora, Snoop Dogg, Pitbull Bull, Timbaland, Lil' ah, Luda Chris, Alicia Keys, et encore bien d'autres. Ah oui, et on peut retrouver et ça où oui. le, la série En pire, chez nous, Netflix, elle n'est pas vraiment diffusée. Non, elle n'est pas vraiment diffusée. Il faudra la télécharger légalement, bien sûr. Et, euh, et voilà. Okay. On que un peu sur Internet. On tombe dessus directement, il n'y a pas de souci. Très. très bien. Kaufman, tu as râlé Bah oui, quand on voit ça, on ne peut que râler. Est-ce que la fête nationale belge a changé de C'est la question que je me suis posée oh à la lecture, bah à la lecture de la news qui suit. Hein. Bah oui, la fête nationale belge, est-ce qu'elle s'étalerait peut-être alors sur deux jours <rire> non, cette connerie. non, non, évidemment que non. Mais le tweet posté en néerlandais sur le compte Twitter du palais royal, donc c'est quelque chose quand même de sérieux, ah ouais. peut le laisser croire. Pourquoi ouais. Bah parce que le hashtag. 22 du ouais, a été utilisé. Mais pourquoi Bah, dans le cadre d'un tweet. Ouais, mais pourquoi ils ont mis le 22 Bah, soit ils se sont trompés. Ok. Mais alors, je, franchement, j'attends je, plus le du, du Palais Royal. Il y a un relecteur, mais je peux me proposer. Entre <rire> le 21 et le 22, je crois que j'aurais vu la différence. Toujours est-il que ça peut aussi prêter à la plaisanterie. Hein, ne soyons pas trop, trop euh, durs avec ces gens-là. Parce ouais. que, bon, après tout, ils avaient peut-être bu un coup en trop. Et, euh, résultat <rire> <Ouais>. le 21. <rire> Gérard C'est parti pour le 22 <rire> Et donc euh, le 21 s'est transformé en 22 bon toujours est-il que la fête nationale reste un symbole pour tout le pays et que donc euh, j'espère que la prochaine fois ils feront un peu plus attention. Ouais Laurence Mais c'est un peu la deuxième bourde en fait du palais royal et tout de la famille royale parce qu'en en fait hier apparemment ils ne sont pas tous présentés non plus euh, lors des défilés et tout et donc ils ont déjà fait parler d'eux donc c'est pas très bien je trouve. C'est surtout qu'ils s'entendent pas entre eux donc le prince euh, Laurence un peu le vilain petit canard de la famille Ah c'est et... la guerre royale quoi. Mais bah, au moins lui il y était <rire> <rire> c'est une... il y était Tout ça c'est une question d'argent. Ah encore Toujours l'argent. Mais si tu veux hein. on appellera le droit à tous les ça <rire> on, peut, on peut tout faire. Ça Allez on a des places encore pour On dans la dernière place, t'as gagné dans quelques secondes. Ah. Là c'est Kid Cudi sur Fun Radio. Ah. Ah. Ah. Day and night ah. Ah. I toss and turn, I ah. keep stressing my mind, mind. Ah. Ah. I look for peace, but see I don't attain. Uh, uh, What I need for keeps this uh, silly game we play. Game we play. Uh, play, play, play, play, play, play uh. Now look at this. Uh, uh, Madness the magnet uh, keeps attracting me, me. Uh, attracting me. I try to run, but see, I'm not that fast I think I'm first, but surely finish last Cause day and night The lonely stoner seems to free in mind at night He's all alone, some things will never change The lonely stoner seems to free night night At, at, at night <laughs> and and and and and Dolo. He's and and and and and to shake the shade. Within his dreams, he sees the life he made, made. The pain is deep A silent sleeper, you won't hear a beep, beep The girl he wants, don't see no one in two It seems the feelings that she had her through Cause day and night The lonely loner, since the free mind at night He's all alone through the day and night At, at night. Day and night, day and night. The lonely star on our the free is Dance floor. Enrique Iglesias arrive sur Fun Radio. Avant le topito du jour, le top 5 des news les plus connes de la semaine, c'est le moment de gagner vos places pour Belloward Kaufman. Oui, il va falloir euh, bah, vous dépêcher un petit peu hein, parce que c'est les dernières qu'on a à vous offrir, donc ouais. c'est votre dernière chance pour aller, euh, pas tout seul, mais non, pas tout seul, avec 3 euh, de vos ouais. amis, trois personnes de votre famille. C'est vous qui choisissez. On vous envoie à 4 à Bell Award et pour gagner vos tickets. Eh bien rien de plus simple, vous envoyez fun FUN par SMS au 6322. C'est 1€ euro par message et ensuite peut-être avant 20h. On vous rappelle avec de très très bonnes nouvelles La nouvelle que vous avez gagné. Vous envoyez Fun FUN au 6322 C'est un euro par message envoyé Ne l'oubliez pas, ce sont les dernières Après ça, il ne faudra pas venir pleurer chez Tonton parce il, il en a plus <rire> Voilà, C'est les dernières, allez-y, envoyez Fun au 6322 On a un gagnant avant 20h Il vous reste à peu près 1h, 1h20 Pour jouer, allez-y, envoyez Fun au 6322 Après, on n'a plus de place Et là, on a 4 places à vous offrir, vous pouvez y aller Entre amis ou en famille, c'est parfait, c'est le parc parfait Il y a même les animaux qui sont là, back off maintenant Ah oui, il y a plus pas de. pas qu'un parc Il y a plus de plus de 300 animaux. Voilà. On va parler des rapaces, il y a ouais. des chèvres, il y a les léopards d'amour, enfin il y en a plein des animaux. Donc allez-y, envoyez fun au 63 22 Après et Gaïa, ce sera le topito du jour, le top 5 des news les plus connes de la semaine. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be hey les gars Pas de chat en hein? Rouler non connecté.be Une action de l'IBSR et BES. Fun radio. Fun radio.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 Yo quiero acabar ese sufrimiento que t'a fait llorar. Nouveauté fun. new music, découverte Fun Radio. Ils sont beige, Dimitri Vegas et Limax. C'est une nouveauté Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Start to fall Will you love me? Where you call? I need you close Don't run away Don't run away, don't run away. Chasing highs In the midnight sun We fought for love We were on the run Try my best To give you what you need So one more chance Please don't leave Made it way fast, broken hearts Won't you stay wild Stay wild We are still on the run Never had enough Never catching us Life is, all Life is all we know Made it way past broken hearts Won't you stay a while Stay a while But We are still on the run Never had enough Never catching us Won't you stay a while, stay a while We are still on the run Never had enough, never catching us Made it way past broken hearts Won't you stay a while, stay a while We are still on the run Never had enough, never, never catching us Escape débarque sur Fun Radio avec Badabing On a des cadeaux à vous offrir dans le C'est qui qui parle Mais là on fait un point topito avec le top 5 des news les plus connes de la semaine En cinquième position Un homme s'est mis nu dans un supermarché Mais à votre avis Pourquoi Kaufman et Laurence euh, Il voulait draguer Il voulait draguer Non il ne voulait pas draguer Kaufman une proposition Il avait trop chaud Euh non non plus Il s'est mis nu dans un supermarché des Alpes-Maritimes pour prouver qu'il n'avait rien volé Le mec était accusé de vol, ah il s'est dit, bah attendez, je vais vous montrer. C'est efficace, hein? <rire> il a tout montré, ça a sonné apparemment, ça fait anti-vol. <rire> Quatrième position, une femme était présente à un festival, elle était fan du DJ qui était présent, elle est tellement fan qu'elle a fait quelque chose, elle a fait quoi à votre avis? Elle, elle a acheté sa petite culotte. Non, elle n'a pas acheté sa petite culotte. Elle a sauté sur scène pour, euh, je sais pas, lui faire un câlin? Non, elle était tellement fan qu'elle a pris un couteau et elle a tenté de l'émasculer. C'est un ah peu hein. violent quand même, ouais, hein? Vous quand vous comme un un sourire, <rire> euh... <rire> elle ça. En troisième position, un sourd a été opéré des yeux. Le patient sourd s'est levé quand il a cru en De son nom, mais il a entendu le mauvais nom ouais, en fait. Le mec oh. qui était sourd là il s'est levé. Et puis à la <rire> fin, après l'opération, ils se sont dit Ah, mais c'est pas la bonne personne, on est désolé monsieur quoi. C'est un peu gênant quoi, Laurence. Mais, mais à l'hôpital, quand même, on vérifie la carte d'identité tout, non Bah la côte est ça sur l'hôpital en fait. Ouais, l'hôpital est un peu mal barré là en fait. C'est ouf ça. Parce que le patient a porté de contre l'hôpital. Deuxième position un mec veut voler un vélo. Mais à votre avis, qu'est-il fait pour voler un vélo accroché à un arbre mais, Laurence. Il... Mais déjà, qui accroche son vélo euh, à l'arbre <rire> Je sais pas, mais... en <rire> tout cas, il l'a fait avec un petit vol. Bah il Il, il a, a coupé l'arbre pour toi et toi, euh, Kaufman euh, Ouais, il a scié l'arbre. Ouais, non, il a scié l'arbre. Il a carrément coupé l'arbre pour prendre <rire> le vélo. Alors, quand même, ça coûte vraiment un, un d'énergie d'aller acheter un vélo que d'aller couper un arbre, je pense. T'as déjà coupé ouais, des, mais des, des arbres, Kaufman Écoute, j'ai été bûcheron pendant 4 ans. <rire> ouais. <rire> C'est pour ça, en fait. <rire> Première position. Attention. Il y s'est passé quelque chose dans un train. Ouais. Quelque chose de spécial. à votre avis, quoi c'est vague ce que tu viens de dire. Bah ouais, ouais euh... ça se passe dans un <rire> Yo, train. Moi, bon, je peux vous dire à la déclaration d'un passager, une personne est sortie des toilettes du train. Il y a ouais. eu d'abord eu un bruit qui ressemble à un bourdonnement d'abeille, puis une ouais. explosion. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Voilà, je suis dans le truc bizarre arriver. Ça, ça s'est passé, pas... passé aux toilettes. Ouais. ouais c'est un crado, c'est un truc crado. <rire> c'est quelqu'un qui a pas su se retenir et qui a été très malade, quoi. Ouais. Il y a eu une explosion de caca dans un train. C'est crado. Genre. Et là, il y a un passager qui dit, une personne est sortie des toilettes du train. Il y a eu d'abord un bruit qui ressemble à un bourdonnement. Puis après, il y a une explosion Un Tout coup le coup monde coup. a sursauté <rire> Mais on a compris quand on a vu le liquide qui coulait oh. Et senti l'odeur Ouais. Mais tu sais, dans cette histoire, je sais pas ce qui me fait le plus de peine C'est quoi <rire> Si c'est le truc qui s'est produit ou toi qui as été chercher l'info <rire> <rire> C'est moi qui allé chercher l'info Pour la suite du son Dancefloor, c'est Chris K.B. Et, et juste après, on a des cadeaux pour vous dans le C'est qui y qui parle Prenez une bonne dose de fun ah. Tout l'été Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun Toute la journée Du son Dancefloor sans arrêt sur Fun Radio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 Tout l'été, c'est Radio, le son Dance Floor. Fun, fun, fun. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbuck ce soir Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de Wo, wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie invitée à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face avec des inconnus parce que c'est drôle.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 International et la connexion Kizka uh. Yousufa est dans la maison Teva, vive à ta pique Les filles faites bouger la fête Faites bouger la fête Et la tête de tous les garçons uh. J'ai dit faites bouger la fête Faites bouger la fête Et la tête de tous les garçons Friday night went on way too long I, just don't I woke up in a stranger's home You know that girl really turned me on électrique et l'avenir était triquet. Faut qu'on perd fort, faire fort, finir friquet. Entouré de briques, et l'amour est fabriqué. Je prie sans bling bling, grâce au public, et c'est piqué. J'ai gardé la viste, ma vie est un fist. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas le message codé, je finis aux côtés de Christ. on the floor, So much more on note la police. I'm La la la baie dans la flamme et ça fait bim bada bing bim bada bing ah, ah. nouveau fun, fun radio salut c'est lost frequencies fun radio beautiful life Tous mes nouveaux titres vous les découvrez en premier sur fun radio fun radio the sound dance floor now do you want to go i follow Drake qui est sur Fun Radio Le fun game dans quelques minutes Kaufman On évoquera On parlera de l'exploit américain réalisé autour de Pokémon Go Là c'est le moment de jouer dans le C'est qui qui parle Je vous passe un extrait d'interview de discours Et au 30-44, vous allez devoir reconnaître Qui parle, on a des jeux vidéo, des goodies Et des packs Fun Radio à vous faire gagner Est-ce que vous êtes prêts à entendre la voix du jour Oui Allez c'est parti, écoutez bien Dis-moi, tu aimes le camping Attention, je te parle du vrai camping Barbecue, sex and fun Eh bien tu sais quoi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai campeur Allez, pour toi public, aujourd'hui C'est le mois de juillet, viens Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 on a des jeux vidéo, des goodies et des packs fun Laurence Kaufman, je vous propose de poser des questions Pour aider les auditeurs, Laurence euh, Est-ce que son surnom serait pas Patrick Patrick, ouais, c'est son surnom dans un film, est son Donc, nom il, dans film. Il, il a joué dans Camping, si j'ai bien compris Il a joué dans Camping, oui, c'est un acteur de Camping Il y en a plusieurs acteurs dans Camping Laurence, une question Ah, ouais, bah, bah il est français. Oui, il est français. C'est un peu l'éternel euh, séducteur. Ouais, c'est l'éternel séducteur, effectivement. Il est blond, non, aux yeux bleus Ouais, il est blond, il est, il est blanc maintenant, quasiment. Ouais, il est blond, blanc, aux yeux bleus, oui. <rire> Est-ce qu'un de ses spectacles s'appelle. Parce qu'il est humoriste, je pense. s'appelle ouais. euh, Pour toi, public Ouais, effectivement. Il est humoriste, il n'est pas seulement comédien. Humoriste et comédien. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044 pour gagner des cadeaux. Attention, je vous repasse l'extrait, c'est parti. Dis-moi, tu aimes le camping Attention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 Si vous avez la réponse, c'est autres 30 44, qu'il faut la noter. Il a également joué un petit peu avec Ellie Simon dans les petites annonces. Il a fait, ouais. euh, il a fait quoi d'autre Alors, je vais faire dire son nom. Il s'appelle euh, Franck. Allez, je vous donne un indice. Il s'appelle Franck, c'est un le humoriste. Le Bœuf Non, c'est pas Franck Le Bœuf. <rire> mais bien tenté, parce qu'il est comédien aussi et, et humoriste quasiment, euh, sur scène. Mais ce n'est pas Franck Le Bœuf. Je te jure. Il fait de la scène euh, à Paris, ouais, je suis Bien sûr qu'il fait de l'humour maintenant. On ah, n'est pas au ah, Si, il fait non. de l'humour. J'ai été voir son spectacle. D'ailleurs, il est très, très très très bien. Si vous avez la bonne réponse de la personne qui parle, la personne qui est dans le camping, Camping 3, le nouveau film, c'est l'acteur principal de Camping, c'est même lui qui est à l'auteur du scénario et des dialogues. C'est pas Ribéry. Non, c'est pas Ribéry, tu vas faire tous les francs du foot en <rire> fait. Franck Beckenbauer, non, c'est pas lui pourtant. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044, on a plein de cadeaux pour vous, je prends un gagnant juste après Drake sur Fun Radio. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous on est en vacances, alors on fait la fête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 station. Fun Radio. Oh, yeah, yeah. We started out being friends. I had my girl and you had him. would have known then the we, really we both waited with the storm could have cheated but knew that be wrong even Came close Had to get you out of my mind Nothing do doing time If I said 50 minutes just, minute, just cry More than just a feeling, this is more than just a crush This ain't some romantic gesture This right here is called real love And nothing really matters As long as there's you and me There's a no, I felt nothing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 Time, cause nothing can be back to when I'm with you, oh baby, yeah, life can be so unpredictable sometimes, gotta be ready to read between the lines too, you feel me? More than just a feeling, this is more than just a crush, this ain't some romantic gesture, this right here is called real love, and nothing really matters, as long as you me, qui fait d'abé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Baby, I like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 Got a my end. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Baby, I like you so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me.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 Down. I'll take it slow, make you lose control Claire arrive sur Fun Radio. Avant le fun game de Kaufman, on était en plein dans le jeu du C'est qui qui parle et Nicolas a peut-être trouvé la bonne réponse. Allô Nicolas Ouais. Ça va bien Nicolas Salut Nico. Oui. Ah Il a envie de vivre lui, c'est assez fou, t'es sur la route là Nico, non Oui. Ah ok, très bien, il ne répond que par oui ou par non. Tu peux dire autre chose, hein <rire> tu peux dire bonjour, comment bah, ça va Je reviens de Libramont. Ah ok, très bien. De la foire de Libramont Oui. Ah, ah tu as été voir les vaches, les veaux, oui. les cochons Bah, le matériel agricole. Eh ah bah, eh... bah <rire> moi mais... je dois aller voir les tracteurs du mai, si eh, tu... Mais c'est pas la moisson en ce moment, Nicolas Bah, si. Ah, c'est la moisson en ce moment. Pas. Ah bah voilà, je suis un peu au courant de tout ça. <rire> Alors, je te rappelle l'extrait qu'on devait écouter. À toi de me dire la réponse juste après, attention, écoute bien l'extrait. Et moi tu aimes le camping Attention, je te parle du vrai camping Barbecue, sex and fun Eh bien tu sais quoi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai campeur Allez, pour toi public, aujourd'hui C'est le mois de juillet Alors c'est quoi Nicolas, pour toi la réponse bah, Franck Dubos Franck Duboss pour toi, on vérifie ouais, je... Bravo Nicolas C'est gagné Nicolas, bravo Merci Deux remparts avec un pack fun, c'est pour Et tous les cadeaux un pack fun, une vachette, ouais. <rire> Allez, bonne soirée Nicolas Merci à vous aussi. Bisous, bisous, couleurs, Pour tes coordonnées hors antenne, ne bouge surtout pas. Le fun game, il est prêt, Kaufman Comme toujours. Taquet. Allez, c'est parti, le fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Kaufman. Oui, on parle de l'exploit américain réalisé autour de Pokémon Go. C'est le phénomène du moment dans les jeux vidéo euh, mobiles, un jeu euh, qui utilise un petit peu la réalité virtuelle. Et voici désormais deux semaines que Pokémon Go est disponible aux États-Unis et dans d'autres pays parsemés sur les quatre continents. Et devinez quoi Américain d'ores et déjà capturé les 142 Pokémon disponibles sur le continent nord-américain. Cette prouesse aura demandé. À la personne ouais. de parcourir 153 km, Et de tout. faire éclore 203 œufs, oh. mais surtout de capturer pas moins de 4629 créatures. Pour rappel, 3 Pokémon sont actuellement exclusifs à certains continents. Ah, ok. Tandis que 5 autres monstres de poche attendent encore d'apparaître en ce monde. Donc ils en gardent 5 en réserve. Ouais. Vous savez désormais quoi faire si vous souhaitez entrer au Panthéon des dresseurs. Laurence bah, Moi, ça me prouve un peu que je vais pas aller super bien parce que moi j'ai la flemme en fait d'aller. Euh... Jusqu'au euh, au PokéStop euh, qui est ouais, à port nationale qui <rire> quand même à même pas un kilomètre. Ouais, euh... Il ah, faut, faut pouvoir je en faire des ouais. kilomètres, il faut tout faire à pied en plus. Il faut tout faire à pied, mais euh, tu peux faire aussi à un vélo. Un ah, vélo ça marche aussi, non, un vélo, ça, ça marche. Et pour les stop euh, il suffit de le faire en voiture. Ok, ah, c'est parfait ça et donc pour la technique. Mais tu penses qu'ils vont agrandir le jeu Pokémon Go parce que là il arrive à une certaine limite apparemment. Ouais, ils sûr. vont l'agrandir. Bien sûr, bien sûr. Il y aura quoi comme euh, nouvelle euh, fonction et, euh... Apparemment, ils vont, euh, ils vont vraiment enrichir le monde. Ils vont d'abord le rationaliser parce qu'on s'aperçoit que certains Pokémon ont été se cacher, si je puis dire. Ouais. Dans certaines zones interdites, donc tous les jours on a ah, des nouvelles okay. concernant euh, quelqu'un qui s'est introduit par exemple dans la zone 51 aux états unis dans le Nevada Chou, je pense vrai. Et, puis, euh, et puis encore euh, d'autres péripéties, donc ils vont rationaliser tout ça et puis ensuite ils vont donner euh, d'autres options aux dresseurs et euh, probablement que le jeu va s'enrichir dans les prochains mois Ah parfait, je vous propose de capturer des places pour Belloward dans quelques minutes, <rire> mais avant c'est les meilleurs moments de la Power avec Audrey, c'est une spéciale imitation aujourd'hui B Hour sera de retour à la rentrée Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio bon, euh, vous savez que la musique passe dans les studios On fait des trucs, on discute Et puis surtout, eh, on essaye de faire le cheval ah, Comme Fab Parce que Fab nous a appris à faire le trou du cheval Attention, démonstration par un vrai professionnel, Yeah baby C'est qu'il fait ça à la seule force de son torse. strictement à rien. Ah, C'est qu'il est musclé est le petit Fab. Il y a du ouais, muscle là-dessus en pas, fait. Hein. Non pas tout de suite. Ça rêver, pas au premier coup d'œil mais on devine, on aperçoit ah, je de loin. Je Et on a euh, Juju qui est là, qui vient de Liège. Salut Julien. Salut Audrey. Oh, quelle grosse voix. J'adore. Euh, ouais, ouais, me ouais, l'a dit souvent. Oh. Ça va Simon gars? Julien, t'es célibataire Ah oh, oui bon, Ouais car comme il est content oh, là oui. Toi tu dois être un mec à passer de fleur en fleur Tu dois aller butiner partout toi non oh, oh, oh, oh. Ah, ah ouais, juste... exactement Ah ouais. tu vois mais ça sent ça Moi j'ai un radar à ça maintenant C'est fini ça je ne me ferai plus avoir Juju C'est pas la peine d'essayer La réessayer du tout mais la vue qui se fait des films tout seul Bon mon Juju j'ai demandé si euh, vous étiez capable de faire un, un son Ou imiter un animal Toi et pareil, que t'es le roi de la poule Roi de la poule <rire> oh, Ouais euh, Ouais, j'ai dit que j'allais essayer du moins Ah d'accord bon, Et vas-y fais nous la poule Attention démonstration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 Juste avant qu'on lui coupe la tête. Ah. Oh, non, femme, pourquoi tu tout toujours tout Eh <rire> hey, Juju, merci pour ton imitation, franchement, c'est la classe, ça cartonne. Merci. Je te fais des gros bisous. Comment tu veux J'imagine le mec, il a une énorme voix, il vient de faire la poule quoi. Il ah, y, -y a que dans cette émission que c'est possible des Exactement trucs comme ça. Si ça marche avec les meufs De faire la poule ouais. Non Allez, non, je sais, tu veux de... que je te fasse la poule. Non non, ça marchera pas, femme. pas. Ne, fais surtout... ne fais pas le con, ne fais pas ça. Juju, je te fais des gros bisous merci bah, à vous aussi hein, et à toute l'équipe et euh, voilà c'est toujours un plaisir de vous écouter et euh, surtout ne euh, changez rien eh ben, bon. on ne changera rien non plus. <rire> non plus mon <rire> <rire> Juju gros bisous eh, t'as vu ça petit, bisou, papi oui. petit papillon Vol, va butiner petit papillon vas-y il <rire> oh, <rire> eh, y a Céline qui nous dit au 3044 moi je sais bien faire euh, le chat et alors on me dit je suis le roi de la vache je eh, veux le... le roi de la vache à l'antenne de Fun Radio que j'ai. et rendez-vous à la rentrée avec la B-Hour Dès 17h sur Fun Radio Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio Fun Radio, le son dance floor. sur Fun Radio. C'est le moment de gagner vos places pour le parc Beloard. Ah oui, il vous reste à peu près euh, 60 minutes, hein, une petite heure. Un peu moins, ouais, un peu moins d'une heure. Pour euh, remporter les dernières 4 places qu'on a à vous offrir, pour ce faire, vous envoyer FN, Fun, FUN au 6322, c'est 1€ par message. Tout à l'heure, je vous parlais de l'application qui vous permettait de préparer... Votre passage à Belle Award De vraiment ouais. tout bien calculé, De ne pas arriver à l'improviste Application parfaite avec le temps également Pour savoir ah, combien de temps on va attendre pour l'attraction C'est voilà. vraiment parfait hein. Et puis là je vais vous parler d'une attraction qui m'a beaucoup plu le week-end dernier Il s'agit de Bengal Express C'est quoi le principe C'est un train qui conduit les visiteurs à la rencontre des tigres et des lions Là ouais. forcément on ne se balade pas en liberté euh, parmi ces animaux euh, sauvages Mais il euh, y a un petit train qui fait la, la visite Et c'est plutôt bien fait, C'est un côté assez convivial, assez familial Qui nous permet en même temps de nous imprégner de la nature Bon forcément on aimerait bien les caresser mais bon Ils sont ca... en liberté ou pas Oui ils sont en liberté ouais. ah, oui, ah oui, quand même Enfin, en, li là. en liberté, en semi-liberté ouais, contrôlée quoi, en liberté ouais, contrôlée. Ça, je veux dire, le, tu vas pas lui donner des cacahuètes, <rire> à, je cacahuètes à manger quoi. Donc ça donne un, un côté vraiment très sympa, convivial, familial, et ça permet aussi de faire corps avec la nature, de lâcher prise. Tu, tu, tu, tu es pas avec ton téléphone sauf pour faire des photos, tu vois. T'as pas envie de checker ce qui se passe sur Internet. tu as juste envie d'admirer ce qu'il ouais. y a autour de, de toi. Et, et là déjà le pari est gagné parce que Bellward je le répète, c'est un parc qui a dit attraction avec nature et avec bon restaurant Ouais, c'est magnifique. Comment on fait pour jouer Kaufman Bah vous envoyez fun au 6322 FUN. Je le répéterai une dernière fois aujourd'hui. Si vous vous trompez dans l'orthographe de fun FUN, eh bien on ne recevra pas votre SMS et on ne pourra pas valider votre participation. Donc faites attention parce qu'avec les correcteurs orthographiques, bah tant ouais, Il y a quelqu'un des... y quelqu qui m'a envoyé sun. Tu vois, alors sun, ça ne fonctionne pas dans l'ordinateur. Il faut envoyer fun au 6322. Hein Exactement, c'est euro par message envoyé. Il nous reste quatre places à vous offrir. C'est les toutes dernières. On vous souhaite évidemment euh, bonne chance. À partir de lundi, on aura... Autre chose, hein, je pense à vous faire gagner. Ah bah ça y a encore un autre cadeau, mais là on se concentre vraiment sur Belloward. Il reste que 4 places, il lui reste moins d'une heure pour jouer. Fun au 6322. Il y aura forcément un gagnant d'ici 20h, donc okay. allez-y, fun au 6322. Pour le reste de l'émission, il y aura le jeu du Blackjack pour vous inscrire, on vous envoie jeu au 3044, là c'est 50 centimes par et message. Le, le jeu du Blackjack Blackjack. Euh... Ah je pensais qu'on allait changé que... <rire> du... On, on, on en... se y donner des blagues, et on donnait des points pour faire augmenter le score. <rire> quoi. On peut y penser à ce jeu-là. Il y aura aussi le pourquoi du comment avec la question du jour, Laurent. Mais c'est quoi un coup de foudre. Ah c'est sympa ça, on va parler d'amour donc. Tu oui, me l'as suivi un peu romantique ouais. <rire> Le fun game Kaufman Oui on parlera jeux vidéo, une dernière fois aujourd'hui on vous parlera du bonus exclusif de Destiny que Smartoy sera les seuls à vous offrir en Belgique. Et on aura le gagnant des places Belloward. Là il est bientôt 19h, c'est l'heure des infos. Fun radio. Les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Salut David, salut à tous, je ne sais pas si le président turc Recep Tayyip Erdogan a encore l'espoir de voir son pays adhérer à l'Union Européenne, mais je suis sûr c'est qu'il ne fait rien pour faciliter les choses, hein. une semaine après la tentative de Putsch en Turquie, le nettoyage par le vide se poursuit une vaste purge qui concerne des milliers de personnes dans l'armée, la justice les médias, l'enseignement et encore là je ne parle que de ceux qui se font virer, parce que hostile au pouvoir actuel, à côté de ça on a plus de 10 000 gardes à vue et plus de 4000 personnes mises en détention cerise sur le gâteau si j'ose dire l'instauration pour 3 mois de l'état d'urgence tout ça fait évidemment réagir les autorités européennes qui se disent inquiètes de la tournure des événements et appellent les autorités d'Ankara à respecter l'état de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales y compris le droit de chacun à un procès équitable pas sûr que ça changera grand chose à ce qui est en train de se passer Nos juges de police ont sanctionné l'an dernier 6901 conducteurs pour des délits de fuite après un accident. Voilà ce qu'on pouvait dire dans Hot News Blade aujourd'hui. Alors si vous divisez 6901 par 365, vous obtiendrez quelque chose comme 19. 19 délits de fuite par jour donc. En général, c'est pas pour des accidents très graves. Il s'agit surtout de taux le fracé. Mais les conducteurs indélicats ont quand même dû se présenter devant le juge. Ça va de soi risquant jusqu'à deux ans de prison, voire quatre pour les récidivistes. Selon l'IBSR, le profil type du fuyard est d'un jeune d'environ 25 ans ayant picolé ou fumé du hackik ou alors qui n'a pas de permis de conduire. Ouais, C'est fou le nombre de gens qui cherchent les emmerdes et qui les trouvent. C'est dimanche, en principe en tout cas, que le Comité international olympique doit se prononcer sur l'exclusion ou non de la Russie des Jeux olympiques qui débutent dans de deux semaines à Rio. La Russie, dont le système de dopage d'état a été mis en lumière dans un récent rapport tout ce qu'il y a d'accablant. Décision dimanche donc, mais euh, hier 14 agences nationales de lutte contre le dopage ont écrit au président du CIO pour euh, lui dire qu'il ne fallait pas accepter les Russes au Brésil, sauf éventuellement à titre individuel sous drapeau neutre. Pour les athlètes blancs comme neige, il faudrait à ce moment-là établir des critères pour savoir qui pourrait être repêché. Enfin, un artiste engagé, un certain Plastic Jesus, a construit un petit mur autour de l'étoile de Donald Trump sur le célèbre Hollywood Boulevard, histoire de protester contre le projet du candidat républicain à la Maison-Blanche de bâtir une muraille à la frontière mexicaine, un petit muret haut d'une quinzaine de centimètres, et surmonté de barbelés qui a été retiré vite fait. Alors on peut se demander pourquoi Donald Trump a son étoile à Hollywood comme Marilyn Monroe ou James Dean Eh bien c'est pour une émission de télé-réalité en fait Donc visiblement à Hollywood c'est un peu comme à Bruxelles hein. Les trottoirs sont de plus en plus sales Fun. Fun Radio. Pour vous inscrire au jeu du blackjack Vous envoyez le jeu au 30 44 et 50 centimes par message Mais là on fait un point sur la météo Carlo quel temps pour ce week-end Ce week-end euh, demain ben, relativement frais pour la saison On va dire avec moins de 25 degrés Il fera euh, déjà plus chaud dimanche Pour le reste la Belgique sera divisée plus ou moins en deux La partie ouest, euh, le temps sera agréable avec pas mal de soleil. Sur l'est, par contre, plus de nuages et quelques ondes orageuses également. Voilà, tout ça, un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Boosty. Salut. Fun. radio. Non, non.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 Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm on and on, on and on and on and on. You don't like it. <laughs> Je serai plus jamais seul, tout sera plus jamais seul, et on sera plus jamais seul, ouais.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 Liam arrive sur Fun Radio. Bye. Avant le pourquoi du comment et le fun game, c'est le moment de jouer au jeu du Blackjack Et pour jouer, j'accueille Jeff. Salut Jeff. Salut. Salut Jeff. Ça va bien Salut. Ça va très bien et vous Ouais, on est en pleine forme, Kaufman est en pleine forme, Laurence oui. aussi. T'avais quoi de beau Jeff aujourd'hui J'ai bossé euh, jusqu'à 14h et euh, là, après je suis rentré à la maison. Tu bah travailles où fait. Jeff Euh, je travaille euh, à tourner pour le CPS en cuisine de collectivité. Oh, oh, ah On a besoin des gens comme ça, Ouais, il raison. est gentil pour la collectivité, si on... <rire> Prêt pour jouer au jeu du blackjack T'es prêt, ouais, Jeff bien sûr. Allez, le principe est ouais. très simple. Tu dévoiles des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as que me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu tombes sur 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. C'est ok Ok. Allez, attention, okay. première carte pour toi, Jeff. La première carte est un 9. On continue. Ouais, je... Ouais bien sûr On continue Deuxième carte C'est un 4 9 plus 4 13 13, 13. Ça porte bonheur ou malheur Ouais Attention, si on ouais, continue ouais, ouais, Je suis là 13 On continue Ça porte bonheur tu vois On va voir Un 5 18 18 C'est gagné Pour l'instant c'est un pack fun Ouais Est-ce que ouais. tu vas tenter Le coup de 3 On wow. va avoir 21 Attention Cette semaine On est déjà 2, 21 2, 21 ouais Hier et avant-hier Les 21 sont tombés Donc c'est possible peut y croire C'est jouable Jeff Est-ce que tu vas tenter De prendre non. une dernière carte Non non smart ouais. il smart, il n'a plus les moyens <rire> Tu l'attends ou pas Ouais ouais ouais Ok tu l'attends Allez c'est parti On dévoile la carte Je la regarde avant un peu Attends Je regarde la carte Il a une chance sur 52 hein, Je te le rappelle Jeff je regarde la carte Pardon Tu as une chance sur 52 Ouais Ouais mais bon J'ai vu la carte Jeff 4 C'est un 4 pour toi Un 4 t'es mal barré hein. 18 et 4 <rire> ça fait 22 C'est un 8 Et donc ça fait ah. 26 Aïe aïe aïe aïe C'est perdu Jeff Je suis désolé C'est pas grave Ah t'as tenté T'as perdu je suis désolé est bon joueur On passe une bonne soirée quand même Bien Jeff Merci. Ciao. Bisous, bisous, Jeff. Salut. Au revoir. Je voudrais faire un bisou à tous ceux qui, qui m'écoutent et euh, qui m'ont reconnu. Voilà. Big up à eux, Jeff. Bisous, bisous. Merci, bisous. Merci. Bon week-end. Passe un bon week-end. Pour la suite, ça sera le pourquoi du comment avec la question du jour, Laurent. C'est quoi un coup de foudre On en parle juste après. Willy William et Tiesto sur Fun Radio. C'est ce qui faisait tout son charme quand je chante la la la la, la. Parce que moi je quand balade en paie, j'aime quand me en paie, Je quand je, je je, je pa pa pa'm, ram pa, pa pa'm pa'm. Quelques minutes, c'est Justin Timberlake qui débarque sur Fun Radio. Et là c'est le moment de gagner vos places pour aller à Belleward Bah oui, là il ne reste vraiment plus beaucoup de temps hein. On parle de 30 minutes ouais. et puis l'affaire est dans le sac Peut-être pour vous Puisqu'on vous envoie à Belleward avec trois de vos amis trois personnes à qui vous avez envie de faire plaisir À Belleward vous serez les yeux dans les yeux, les yeux, dans les yeux ouais. Avec plus de 300 animaux exotiques C'est vraiment un très très beau parc C'est un très joli cadeau parce qu'on le sait vous ne partez peut-être pas en vacances, vous êtes peut-être là coincé en Belgique pour diverses raisons et nous on a envie de vous faire plaisir chaque semaine, si bien que la semaine prochaine on disait on aurait déjà un autre cadeau mais ouais. là là on a de quoi vous détendre de vous faire voyager tu vois pas besoin de partir à l'autre bout du monde quand t'as le près de chez toi effectivement on vous l'offre quatre places on vous offre ouais, pour, même vous, beaucoup. pour les remporter ces quatre ouais. places vous envoyez fun FUN par SMS au 6322 il vous reste 30 minutes là pour euh, participer vous envoyez fun au 6322 et moi je n'ai qu'une seule chose à vous dire bonne quoi. chance ah c'est sympa ça. merci Kaufman <rire> vous envoyez fun au 6322 voilà, je vous dis vraiment sincèrement là c'est le parc d'attraction qu'il faut aller il y a un parc pour enfants Bon, en fait, il y a des animaux, donc c'est pareil pour la famille, pour les amis, vous pouvez y aller avec qui vous voulez. Envoyez fun au 63 22. Il reste que 4 places et j'ai un gagnant dans une demi-heure, une grosse demi-heure. Donc allez-y, fun au 63 22. Pour le reste de l'émission, il y aura le pourquoi du comment. C'est quoi un coup de foudre La réponse juste après Justine Timberlake sur Fun Radio. Party. All night all summer.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 Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez le roi du matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur leroidumatelas.be C'est le roi du matelas Dis le vos Elements. Oui, Écoute une fois, ça c'est un grillon mâle qui cherche une femelle vieux. Juste, et ça Ah mais ça c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit la grillade Oui, grillon oui. <rire> La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà De vos mains. Attends. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez essayer un large choix de produits en magasin et recevoir des conseils professionnels de nos spécialistes. Plaisir garanti. Mediamart, je ne suis pas fou. Le son. Dance floor. Fun. fun radio. Fun radio. Oui.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 17h20 sur Fun Radio yeah. Yeah. I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on off from my city off from my home We're flying up no ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket It got that good soul in my feet I feel that hot blood in my body and it drops, ooh I can't take my eyes off of it Moving so phenomenally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 Fun Radio. Énorme nouveauté, on est la première radio à vous l'avoir diffusée ce matin. Le nouveau Justin Bieber avec Major Laser et Mo. Le titre c'est Cold Water, La radio de Justin Bieber, Major Laser et Mo, c'est Fun Radio et seulement Fun Radio. Everybody So take a deep breath. français Martin Solveig, c'est la suite du Sundance Floor. fin game place au pourquoi du comment et la question tourne autour de l'amour Laurence ouais c'est quoi un coup de foudre en fait je me suis demandé parce que l'été c'est quand même euh, la saison de l'amour et tout et tout donc moi je me suis posé cette question que euh, beaucoup de gens se posent quand même et je sais pas si vous vous l'avez déjà vécu le coup de foudre les garçons oui moi ça, ça m'est déjà arrivé Kaufman ouais, j'ai pris le tonnerre sur la tête ouais <rire> <rire> un coup de sur la tête il a pris il a plus de cheveux depuis Exactement <rire> alors c'est quoi Laurence bah donc voilà le coup de foudre en fait peu de gens y croient vraiment mais en fait ça existe vraiment vraiment ça a été prouvé scientifiquement et donc des scientifiques se sont penchés sur le sujet et ils ont remarqué en fait des symptômes récurrents et similaires aux, aux personnes qui, qui le vivaient et donc en fait on a un rythme cardiaque qui s'accélère une sensation de chaleur ouais. une augmentation de la transpiration bon c'est moins glamour mais ça fait partie <rire> du, du lot quand même et bref tous les symptômes en fait euh, sont les symptômes d'une surcharge émotionnelle intense ok ok mais tout le monde pense en fait que ça vient du cœur de l'organe du cœur mais en fait ça vient pas du cœur ça vient du cerveau Cerveau. Notre, ouais, notre ah cerveau. Ouais, c'est notre cerveau en fait qui commande tout ça parce qu'en fait, il contrôle toutes nos sensations et nos émotions et donc le corps va même produire ce qu'on appelle en fait les molécules du bonheur. Ah oh, les molécules du bonheur, c'est mignon, un... c'est trop mignon. Bah ouais, c'est trop mimi et donc euh, voilà, le sentiment d'amour est vraiment euh, créé de toutes pièces par notre cerveau. Ah, c'est le cerveau qui domine, donc euh, le coup de foudre. Exactement. Ah, bah, Kaufman, tu le sais, il faut avoir un peu de tête maintenant pour avoir un peu de cœur. Ah, c'est pour ça, <rire> c'est pour ça. <rire> si, vous avez, si vous avez déjà eu un coup de foudre, dites-le moi au 30-44 pour la suite, le Fun Game Kaufman. Oui, on parlera de Destiny, ce jeu d'exploration qui vous permet d'aller sur des planètes. Vous ne risquez pas de prendre la foudre. Hein. Et après, il y aura également vos places pour Bell Tout ça, c'est juste après Martin Solveig sur Fun Radio. floor, ça sera avec Camille, mais maintenant, place au fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on évoque Destiny. Oui, on reparle de Destiny dont on avait déjà dit quelques mots euh, il y a quelques jours. Alors, tout ça pour dire que la prochaine extension, Destiny des Seigneurs de Fer, prolonge évidemment l'aventure des gardiens de la galaxie, puisque vous êtes un gardien de la galaxie dans ce jeu-là. Ok. Vous devez protéger euh, mmh. bah, votre planète, vous devez aller sur d'autres planètes pour affronter des monstres. C'est un jeu qui joue uniquement en ligne et c'est ça qui de bien parce qu'on joue avec des, des potes en ligne et il n'y a pas moyen de jouer seul Ah, c'est sympa quand même donc euh, quelque part euh, ça entraîne à la coopération ça stimule la coopération et pour cette nouvelle aventure euh, Activision et Bungie qui est l'éditeur du jeu ont annoncé un bonus de précommande complètement exclusif un bonus qui euh, en fait consiste en un espèce de passereau. c'est un espèce de véhicule qui te permet de te déplacer une fois que tu as atterri sur la planète, n'importe quelle okay, planète, t'as un véhicule à ta disposition et ils l'ont nommé, ils m'ont pas facilité la tâche pour le coup, ils l'ont nommé Gallar Wing, ouais, Wing, ouais Gallar Wing c'est un peu euh Consonance Ikea, tu vois <rire> C'est Suédois, ouais Et donc ce véhicule te permettra d'explorer euh, la nouvelle contrée infestée ouais, Qui est okay. aussi de nouveaux lieux Parce que chaque nouvelle extension amène son lot de monstres Son lot de, de challenges en plus Et, euh, la sortie est prévue pour le 20 septembre, un prix annoncé de 29,99€. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si vous avez envie de faire mumuse avec votre passereau, eh bien, Smartoy c'est le seul à pouvoir vous le proposer en Belgique. Non. 3xw.smartheye.be. Et Bravo. confidence pour confidence. Ouais. J'avais révélé l'info bien trop tôt, il euh, y a quelques semaines, parce que bon, normalement, dans le jeu vidéo, ouais. on doit garder certaines réserves. Tu ah vois oui, ça va être secret. Et moi, j'avais balancé l'info. <rire> Et alors? Et donc, euh, Je taper sur les doigts. J'ai pris très, <rire> très très très très cher. <rire> Mais maintenant je peux vous le dire, il y a pas de problème. <rire> voilà. Bon. Donc on va sur Smarttoys pour euh, pouvoir. Smarttoys.be euh... ou dans un des euh, 19 magasins en Belgique. Ok. et Sur quelle console Xbox One et PS4. Euh, très bien, magnifique. Maintenant il, est resté place il y en en reste des places pour Belvoir. Une PS4 dans la poche, Kaufman. Dans la poche, oui. Tout et on fait. les offre d'ici 20h. Les places Belvoir pour vous inscrire Fun au 6322. On vous en reparle juste après Amir sur Fun Radio. Yeah.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 Surface et Afrojack pour la suite du Sundance Floor. Et il vous reste 5 minutes pour gagner vos places pour Belle Ah Oui, bah Award, on le sait maintenant, par d'attraction qui mélangent. Les manèges avec euh, la nature, avec euh, bah euh, les sensations fortes. J'allais dire la nourriture, parce que moi <rire> oui, la nourriture aussi. Et euh, bon, je voulais pas finir euh, cette semaine sans euh, sans vous avoir parlé du show de cascade très très très impressionnant. Un show quoi avec des cascades époustouflantes et des plongeons spectaculaires, j'en ai ouais. retenu vraiment un parce que pendant le spectacle, à un moment. T'as deux plongeurs okay. ils, exé ils exécutent ensemble Un plongeon de 25 mètres wow, Dans une piscine de seulement 10 mètres de diamètre oh. Et 4 mètres de profondeur Ah, sympa, ça. Un peu Autrement. Autrement dit, si toi et moi on plonge là-dedans Il n'y a plus ah, d'autres <rire> Ce plongeon n'a jamais été exécuté Dans le monde entier Et si vous y allez, bah, vous en aurez le souffle coupé Autrement, on vous l'a dit Il y a moyen de voir les animaux, les léopards de l'amour les, euh, les rapaces Puisqu'il y a aussi un show autour de ça Mais les, les, les attractions ne sont pas en rêve Non, vous avez euh, les roller coasters, c'est-à-dire les montagnes russes, vous avez... Euh, El Volador <rire> El Volador J'adore ça C'est euh, l'attraction qui vous donne l'impression de voler. Et ouais. puis euh, vous avez aussi un personnel très très sympa qui est parfaitement euh, bilingue et qui saura vous accueillir surtout quand ils sauront que vous avez gagné les places sur le <rire> Et comment on fait pour les gagner Pour les gagner. Là il vous reste quoi Je regarde sur l'écran de contrôle, il reste quoi Quelques minutes là, ouais, il pour reste Moins de 5 minutes, ouais. Pour gagner c'est quelle place vous envoyez maintenant Fun, au 6322. Je vous vois là, prendre votre mobile, votre smartphone, hein. Ouais c'est la dernière chance chipotez hein. pas allez-y droit devant fun FUN au 6322 c'est un euro par message envoyé et puis là on vous appelle dans quelques minutes et bah, si c'est vous euh, qui avez la chance de remporter ce dernier concours Beloard, on, on en profite pour les remercier hein, bien ouais. évidemment merci si, Beloard. S'ils veulent me faire partir ailleurs <rire> parce que c'est le même groupe que Walibi et compagnie ah d'accord ok j'ai pas fini de voyager moi cet été <rire> je vais faire tous les parcs de Belgique à ce voilà. que je vois Envoyez fun au 6322 vous pouvez y aller en famille avec les enfants ou avec les copains C'est un super parc d'attractions Envoyez Fun au 6322. Je prends un gagnant juste après Face à Fall Jack Il vous reste moins de 5 minutes Allez-y Fun au 63 Il reste moins de 5 minutes, je compte sur vous Fun au 6322. Et vous, vous faites quoi ce week-end Nous on est en vacances Alors on fait la fête bon, Je suis pas trop euh, On va zonner sur la place Avec les potes Puis euh, on va peut-être aller à Maastricht Faut voir quoi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 Ah mais ça c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit la grillade? Oui, Griot Oui. <rire> la berneuse qui donne du goût grillade? La voilà. De Foss les mains à table. Fun radio. Fun radio. hum, hey. eh. Et hey. hey, ton fils et hey, ton fils. Bless, bless. M'a-tu dit? everybody, ribéry, hey, benzema, benzema. Oh, elle hey, bang boom. Hey, what are we, what I know. Elle a jeté son cœur dans le feu. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle a dans le noir, tout à coup le feu s'allume comme dans Billy Jean. Tout ça accélère. Elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et affaire la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Mercobenza. Elle m'a demandé un selfie. Zaiento, oh les za n'ont pas ce soir, les gombrymanów Mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chine. Sentiment na notice, des peu à peu, comme un morceau des chiffres. elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le merkord. Elle m'a demandé un selfie.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 Quelques minutes vous allez pouvoir retrouver Rihanna et Drake sur Fun Radio Mais là c'est le moment de savoir qui a gagné ces 4 places pour aller à Belleward Mais qui, qui, qui a gagné et Attends j'accueille Quentin Salut Quentin Salut Quentin Salut Salut Quentin Ça va bien Quentin bon. Ça va bien et vous Ouais on ça est va en va pleine forme Quentin. J'ai une question à te poser Est-ce que tu as bien écouté euh, tout ce que j'ai raconté euh, toute la semaine sur Belleward oh, J'ai pas eu l'occasion, je travaillais ah, ah, C'est une bonne excuse Mais <rire> y écoutez aujourd'hui, ça suffit ça ça écoutez, aujourd Ouais c'est vrai que ça suffit T'as envoyé quoi 63-22 Quentin fun. L'ordinateur vérifie que tu y as bien L'envoyer fun, attention. Bravo Quentin Bien joué Bravo Quentin Super mais c'est mes enfants qui vont être super contents. Ils ont qu'à voilà. Il euh, y en a une qui a 6 ans et le plus petit a 2 ans. Ah bah c'est oh, parfait pour... pour ils, vont, euh... ils vont adorer parce que moi j'ai 40 ans mais c'est comme si j'étais un enfant de 6 ans. <rire> hein, <ouais>. Et puis il <rire> y a des trucs pour des enfants. Et... Bien sûr, tu vas pouvoir faire euh, les attractions, bah, les ouais. trains, euh, tu vas pouvoir même aller voir euh, la faune sauvage du monde de Belle Award et franchement rien que pour ça, tu vas kiffer mon ami, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun. Profite bien Quentin. Merci, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup et... Voilà <rire> il est Merci oui, Quentin Oh oui, oui. putain mec <rire> Tu m'as fait chier Merci Quentin d'être à l'écoute de Fun Radio de que du Fun Merci à toi, bon week-end Quentin Également à bisous vous bisous, bisous, bisous Quentin bisous. Pour la suite de l'émission, ce sera les meilleurs moments de la au air imitation aujourd'hui, il y aura également Rihanna et Drake et Alan Walker Dès 20h, c'est Oli qui prend le contrôle avec Party Fun. Nous on se retrouve lundi à 17h Bon week-end Kaufman Bon week-end Bon week-end Laurence Bon week-end bon week à vous, on se retrouve à 17h Ciao, ciao, ciao, ciao Ciao, Bye. ciao, ciao. La sera de retour à la rentrée, et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Femme On Radio. est en mode euh, cri d'animaux dans cette émission. Oh je ne sais pas pourquoi, pourquoi mais c'est parce que c'est fab <rire> ils s'amusaient à faire le truc du refais-le, le, le galop du cheval. Voilà, c'est ça. Quel et du coup, on même. a commencé à se lancer des défis dans l'équipe en mode aide. Soit de se faire quoi comme animal ah, es, C'est -y. toi qui gagne, ouais, c'est toi le ouais. dauphin. Vous alors. voulez que je le refasse Attention. Ah, Ça c'est le dauphin quand il veut du poisson, tu vois. Et euh, on a, ouais parce qu'il y a plusieurs cris du dauphin, tu vois. Faut pas déconner non plus. Ça voilà. en faire d'autres ou pas euh, Non, non. Mais ils font quoi en fait Vas-y, fais un autre cri de dauphin, toi. Bah, je sais pas. Bah, bah, -y, genre, le tout, tout le monde sait <rire> faire un cri de dauphin. Comment, <rire> Comment tu le fais Attends, refais le dauphin parce que c'est drôle. Allez, Sandro, concentre-toi. Comment Mais je. <rire> Pfff. Attends, moi je, je crois que je sais euh... Vas-y, vas-y, vas-y Non, arrêtez, messieurs les japonais, on n'est pas du maquillage Oh, femme, c'est dégueulasse T'es vraiment un pourri T'es une enflure <rire> il, il est content, hein, il, est content hein. Hein il est content de faire des mannes comme ça hein <rire> on, rêve. on a Antoine qui est là Bonjour Antoine Salut, salut Qui vient de Belœil J'ai un bel oeil, Pourquoi exactement. Pourquoi tu rigoles, ouais. Fab Qu'est-ce qu'il y a de drôle Je rigole tout le temps, moi. C'est ça, le problème. Benoil, il y a un beau château, là-bas. Ouais, château de Benoil. Euh, château de <rire> Bon, Antoine, il paraît. Attention, c'est quand même une star ici. Oh. C'est le roi de la vache, les gars. Le roi de la, la vache euh, euh, Il euh, y a un bon talent pour ça. Attends, Antoine, parce que qui dit roi, dit petite trompette, s'il vous plaît. Petite trompette euh... Je ah sais pas ça je Tu sais veux pas. les petites troupettes ou pas Parce que franchement il faut qu'on t'accueille comme. pas qu'il y a euh, grand chose vois, à faire le week-end à tu vois. <rire> comme on peut. Bon alors attention, on accueille le roi de la vache Antoine <rire> euh, derrière t'as intérêt à assurer en fait. Donc euh, Vas-y ouais, c'est bon. à toi, fais-nous la vache Alors un instant Ah. Ça se prépare <rire> <rire> tu Oh mon dieu oh non, non. On a perdu <rire> Audrey Juste pour Audrey, vas-y, refais le un peu pour voir <muches> T'as <응 marqué tous les points. T'es pas célibataire, Antoine. Audrey est amoureuse. Ah non, j'ai une amoureuse. Ah ben, toi la pêche. La vache. Oh, oh, oh, oh. oh, oh j'adore. Eh hey, Antoine, franchement, t'es l'homme de ma vie. Je vais pas mourir. Merci Antoine. Il y a pas de toucher. Je veux des gros. Vas-y, Antoine, refais-le encore une fois. Non, c'est moi aussi. Arrête, j'arrive plus à me ravoir. Mais Antoine, gros petite délicate Vas-y <rire> va ouais. je, voudrais, je, voudrais, je, voudrais, je voudrais juste à ma, dire à ma, ma petite chérie Vanny que je t'aime énormément. Oh, c'est qui fou. ça Vanny? Vanny? Vanny? de la vanille. Oh ça y est, ils sont <rire> <rire> Antoine. C'est un c'est pas possible. Merci. Si. Eh, c'est mignon Vanny comme prénom, moi j'aime bien oh, ouais. ça. Mmh, ça donne envie de croquer. Là elle donc. va sortir de l'étape. <rire> Mais enfin, hey, Antoine, tu fais des gros bisous Vanny de notre d'accord oui. hey, les garçons non, moi, vous allez oui. vous calmer Eh hey, t'as foutu un de ce bordel Antoine punaise on était bien là on était bien partis même. bordel on va retrouver pour, pour, pour dans les meilleurs <rire> bouchers oh, <rire> <rire> en forme de saucisse steak caché <rire> ou un allez arrêtez il faut qu'on continue l'émission Antoine je te fais des gros bisous quand même même si t'as foutu le bon bordel fou. y a pas de soucis bonne soirée oh, mon dieu gros bisous Antoine bisous à Vanille aussi là. Belle été et rendez-vous à la rentrée avec The dès 17h sur Fun Radio. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. yeah. No. I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me thanks. Seems like they're just happier than us these days Yeah These days I don't know how to talk to you I don't know how to be there when you need me It feels like the only time you see me Is when you turn your head to the side and look at me differently Yeah And last night I think I lost my patience Last night i got high as the expectations Last night I came to a realization And I hope you can take it I hope you can take it all I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't understand it Oh, no, I'm too good to you I'm way too good to you You take my love for granted I just don't understand it I don't know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 Fun radio Alan Walker Sing me to sleep. C'est ici que tout démarre. Fun radio. Le son dance floor. Wait a second. Let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are. Fun radio A booker les meilleurs DJ dance électro C'est parti fun sur Fun Radio